Comme tous les matins, le réveil est à l'heure. Le speaker vous salue bien. L'horoscope vous conseille de ne pas prendre la voiture. Sur la route, c'est vrai, bordel, cette nuit, il a jeté dur. Arrivez au boulot, on a un café. Avec l'emprime, tout fait, tout chaud, le quotidien de la journée. Les politiciens viennent à Ça a pas de bon sens, ça pas de bon sens, on sent le bon, sens, bonsoir. bon sens, bonsoir. tous ces gens qui foutent le carreau. Ça a pas de bon sens, ça tous pas de bon sens, Croyez tous ce On se jeter du bon les gars. A la pause, déjeuner, on se rend au bistrot. Au menu, steak caché, cholestérol en promo. De nouveaux cas y de bascol, on débit. Est... Ça n'a pas de bon sens Ça n'a pas de bon sens Bon sent de bonsoir bon bonsoir Tous ces gens qui, qui foutent le cafard Ça n'a pas de bon sens Ça n'a pas de bon sens Soyez tous noirs Noir. Autant se jeter du bon gars Quel bonheur, fin des hostilités Mais sur la route, c'est l'horreur Et le périph' est bouché On passe le temps en écoutant les tubes d'FM des Dantes Bon de flash important La pollution est inquiétante Ça pas de bon sens Ça pas de bon sens de bonsoir Bon bonsoir Tous ces gens qui foutent le cafard Ça pas de bon sens Ça pas de bon sens Croyez bon bon tous moi, Autant se jeter du pont Lugard Les sont formidables, les bigorneaux sont formidables, les bigorneaux sont formidables. Il est 20h, c'est la grand messe pour, pour le repos du guerrier. On retrouve la petite famille, direction, direction le canapé. La ravissante journaliste vous souhaite une bonne soirée et vous annonce dans la foulée l'augmentation des, des suicidés. Et vive, vive le sport Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, bon sang de bon sang, bon soin, tous ces gens qui T foutent le cafard. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, soyez tous noirs, noir. autant se jeter du bon, ça n'a pas de bon sens.